Et précisément 20h, voici tout de suite Galaxy Live avec un mix de Jonas Muller enregistré à l'escape concept il y a quelques semaines. Bonne soirée à toutes et tous. Tous les mercredis à partir de 20h, Galaxy Live, Galaxy Live, les meilleurs de la scène électronique en live sur Galaxy the kick the kick Ik ben niet een spreker. Ik ben niet een Là, il s'était enregistré à l'escape j'entends rien ah, t'entends rien du tout non non arrête j'entends rien du tout mais si tu m'entends vu que tu es en train de me répondre mais plus fort mais du son du c'est en tout cas Jonas Muller ça va mieux là ah ça va super Jonas Muller en tout cas qui était euh, du côté de l'escape concept il y a quelques semaines et ça fait partie bien sûr des émissions Galaxy Live que vous retrouvez les mardis et mercredis soir mais...